c'est une merveille Oui mes amis, c'est une merveille Dès que l'amour vient illuminer ce monde-là Monde-là Quand le printemps nous fait la vie belle Moi dans mon cœur j'ai des étincelles C'est le bonheur et il nous appelle mon que manquerait le printemps Oui mes amis c'est une merveille Je suis sûr Ik spreek en le. De ce monde is merveilleux